باب منصوبات الأسماء باب منصوبات الأسماء هنا في مرفوعات الأسماء ينفع الآن منصوبات الأسماء منصوبات الأسماء الذي رحمه الله المات الذي المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وضرف الزمان والمكان والحال والتمييز والمستثنى واسم والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو اربعه أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل Donc nous avons vu الفعل المضارع donc les séances précédentes Et maintenant on étudie les Nawasib de al asmaa al -Asma al-Mansouba. <coughs> Et Al-Ism se trouve Mansouba, s'il figure dans l'une de ses 15 positions, citée par l'auteur Ibn Ajaron. Euh, euh, l'une de ses 15 po -po positions. Et le calcul qu'il qu a cité ici, il consiste à faire quoi? à considérer à comme une seule chose. c'est une seule chose. Et, euh, aussi, khabaroukana, wa une seule chose. D'accord? Et, compter les tawabirs chacun à part. Comme, euh, une, une, chose à part entière. un ça c'est un. Al atfo, ça c'est deux, et ainsi de suite. Cela va faire quinze. Le calcul donne quinze. Très bien, le premier qui est connu comme un ism mansob c'est Al-Mafu'lubi. On dit toujours Mafu'lubi, mansob. Al-Mafu'lubi, ce qui tombe en position de Al-Mafu'lubi, il prend un nasb. Il prend un nasb. Et on a dit toujours, on dit Mafu'lubi, mansob. Très bien. Exemple. Abadz-tu Allah subhanahu. Abadz-tu Allah subhanahu. Abadz-tu Donc, là, le, le sujet, c'est al mm. Et donc, là, c'est Ta mm. al Donc, elle est en position de al mm. mm. Et Allah, Ismu Jalala, il est ici, mansoub. Il prend un nasb Il prend un nasb J'ai adoré Allah, pureté à lui. <t> Abed Subhanahu. Donc, Subhanahu, <t> c'est pour. Elle, Al-Tasbih, c'est pour. i ani ukaddisu, wa unizihu. Kalu takadallahu waledan, subhanahu, subhanahu. Pureté a lui, qu'est-ce qu'ils ont dit comme parole monstrueuses Donc, ils ont imputé à Allah, ils ont attribué à Allah al-waled, qabbaha humullah al-kazaba. L'homme qui est venu leur apporter à tawhid et leur expliquer à tawhid Ils ont prétendu qu'il est lui-même Un fils d'Allah Donc ils ont proféré, ils ont prononcé Une parole qu'Allah Il a, il a euh, décrit euh, Donc cette parole, il l'a décrite Dans son noble livre comme C'est-à-dire Peu s'en faut que le, que le ciel Se fissure hein, euh, Par cette parole Parce que c'est une parole injuste, qu'ils ont donné à Allah, un sharik, qabbaha humullah, hein, taka du samałatu yatafattarna minhu, watan shaku l'ard, la terre aussi, peu s'en faut, hein, que la terre aussi se fissure, et donc elle soit cassée, et elle soit brisée. D'accord? hein, watakhirrul gibelu haddan, et que les, les, les montagnes deviennent poussière. hein pourquoi lillahi waladan. Wa Allah, il ne y pas, Allah, donc, de, de, de lui imputer un Et donc, comme j'ai dit une fois, l'imam taqiuddin il Allah y ta'ala, il a composé, il a composé dans, dans un premier temps, euh, des annotations sur Injil Matta. Des annotations sur Injil Matta. Beaucoup de choses dans Injil Matta qui continuent à dire que Jésus il était en train de leur enseigner à Tawhi. Et qu'il n'était pas en train de leur dire, euh, euh, c'est-à-dire de l'adorer lui-même. Et ce manuscrit il fut perdu. Hein, une main, peut-être que c'est une main intima. Ce manuscrit de toute façon il fut perdu. L'autre, l'auteur, il a composé une épître. Brève mais vraiment, qui est pointue, mais qui, qui va vraiment montrer, hein, qui va vraiment montrer, euh, quoi? Montrer الحق, montrer la vérité sur cette question, hein. Ou en a, y a, y a, y a, y a, y a, y a, Très bien, nous on revient à cela, al donc là dans ce premier exemple, Subhanahu Allah, donc c'est un Ism ici qui est, Mahalli, Deuxième, on va les, les énumérer, l'auteur il procède comme cela, et par la suite il va nous faire rentrer dans certains chapitres. Tels que le Muf'ul et le et ainsi de suite, pour les étudier davantage. Euh, le deuxième, c'est Al-Masdar. Le deuxième, parmi les 15 c'est Al-Masdar. Masdar, traduction littérale, c'est la source. La source. La source. Euh, exemple. Je vais vous citer ce premier vers d'un beau poème. D'Abi Ishaq al-Ilbiri rachimowlah, tafutu fouadak al-ayyam ufatan, wotan hitu gismak D'accord? Donc là, ça c'est le premier vers d'un très joli poème, mandumat al-Ilbiri, ala fi wa C'est un poème de al-Ilbiri, mandumat ilbiri pour. Euh, C'est de donc de de de de la vie donc et de de ne pas se, donc se cramponner à la vie et vous donc être cupide par rapport à la vie et chercher rien que la dunya mais plutôt s'éloigner de donc de, de cette vie terrestre et vivre, c'est-à-dire pour sa religion, vivre pour sa religion tout en demandant la science. Puis, وطلب, perdons, وطلب العلم آه, وطلب العلم. تري بيان لو بروميير فير يلدي تفدت فؤادك الايام فتنا ها فؤادك D'accord, euh, elle sculpte ton corps. Tu es en train de voir que tu es en train de d'avancer de, euh, dans l'âge et que donc tu es en train de faiblir. Et malgré cela, tu tu tu, tu ne prends pas de de leçon de cela chaque jour. Chaque jour, hein, ton cœur il est en train de d'aller euh, de faire d'autres pas vers Allah subhanahu wa taala. Tu, tu, ce chemin, il, il est en train de se raccourcir de jour en jour. Il Devient donc, euh, euh, hier, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme demain. Hein? Hein? Et aussi, no, no, no corps. nos corps sont en train de se perdre hein? et de se détériorer en réalité, parce que nous sommes en train d'avancer dans l'âge, d'avancer dans l'âge. Très bien, les jours effritent ton cœur et les heures sculptent ton corps. Hein, un peu, donc pour approcher le sens, donc ce qui nous concerne ici c'est Al-Fat. Hmm. c'est Al-Masdar. Fatan. c'est aussi Al-Masdar. Très bien. Et on va y revenir. Comme aussi de dire Darabahu hmm. Darban. D'accord Taradahu hmm. Tardan. Il l'a chassé, il l'a expulsé. Vraiment, d'une expulsion vraiment qui a été. Donc, qui a fait beaucoup d'éclats et donc ça a été connu dans la région, par exemple. Très bien. Le troisième, après Al-Mafloulbé, après Al-Maslar, le troisième c'est Darfouz Zaman ou Al-Makan Darfouz Zaman d'abord. Allah a dit dans son noble livre Wassalhum anil kariyati الَّتِي kanat haadirat al-Bahri يَعْدُونَ فِي fi a sabt sitan ma Il a insisté sur ce sens même ces, ces poissons étaient plus euh, intelligents que, que, que cette communauté de ces pêcheurs hein, des, des juifs hein? Elle était intelligente pour les les apatés. C'est des apes. Et des, ils ne se dirigent pas, et eux, ils ne se dévoilent pas, ne se pas. La Coran, puis là, Allah Azza wa Jal, signifie cela. On doit méditer le Coran Krim, contient des sens grandioses. Il contient des sens grandioses. On doit le méditer. <mum> Et donc l'un parmi nous doit essayer de faire avec le Qur'an Karim euh, au, moins, hein, au moins concernant la lecture. Je ne parle pas de Al-Amal, je ne parle pas d'autre chose. Concernant la lecture, hein, trois formes de lecture. Il doit faire une lecture qui est oui. al -wir. Il essaie de, li de lire le Qur'an Karim. Hein, il doit li lire son wir D'essayer d'aller par la vitesse. Par exemple, s'il arrive à faire cela, la vitesse... Hein, donc de, de deux ahzab par jour de deux ahzab par jour pour le finir en un mois ou un peu moins pour le finir en 40 jours parce qu'il y a des avis de la sunna, des gens de la sunna qui disent qu'il faut finir le cor'an avant 40 jours ou bien il faut le finir avant un mois il faut pas les, donc laisser comme ça et aussi euh, les sahabes l'allem qui ont fait un jour qui من fait حتى يعني Hein? Il y en a donc, euh, regardez si Donc j'ai dit que le premier, la première forme de, donc, de lecture, c'est de le réciter, c'est de le lire. C'est de garder le contact avec le C'est de le lire. La deuxième aussi, c'est d'essayer d'apprendre cette parole. D'essayer d'apprendre petit à petit. Comme le prophète, lorsqu'il a incité sur cela, il a dit si quelqu'un il a appris de, de, de hein c'est comme si là gagner deux chamelles. Et on a cité ce texte une fois peut-être. Il a, il a dit, est-ce que l'un de vous n'est pas capable d'amener deux chamelles Ils ont dit, comment il va amener deux chamelles Comment il va gagner deux chamelles Il a dit, tu, tu, tu, tu apprends par cœur deux versets. Ça, c'est pas la mer à boire, comme on dit. Ça, c'est pas difficile. Si on va apprendre le Qur'an Karim, petit à petit, on, on, on, on va parvenir. Hein? Euh, aussi, donc là, c'est l'apprentissage par cœur. Troisième forme de lecture et de rapport avec le Qur'an Karim, c'est la méditation. C'est la méditation. C'est de, de, de, de le lire tout en consultant de fers, tout en essayant d'approfondir la compréhension des versets. Hein Et non pas de lire les versets et voir le sens hein, donc seulement et de, de, de s'arrêter, mais d'approfondir, de, de méditer sur cela, hein, de méditer, de méditer sur, sur l'essence grandiose de al -Khari. Donc on revient à notre cours, on a dit, euh, on a cité cet exemple hein, de as subs d'accord e uh, très bien donc là c'est astab mm -hmm. c'est un adverbe de temps d'arfuzaman ha fi sabti c'est-à-dire astab ça fera un dorf zaman ha yawma aussi c'est un dorf zaman yawma madha mudaf ilayhi al-qistiz yawma madha yawma sabtihim c'est un dorf zaman d'accord dorf al-makan c'est-à-dire le complément circonstanciel de temps maintenant le complément circonstanciel de lieu آه ضرف مكان ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة في كهفهم كهفي السيسي أن اسم كي مجرور مكي أن ضرف مكان هناك يه أن ضرف مكان التخسيس للوئ التخسيس للوئ آه ثانية ثانية إذهما في الغاري إذهما في الغاري الغاري سيت أن ضرف ضرف مكان D'accord Parce qu'ils étaient aussi, c'est-à-dire, euh, dans leur caverne, hein, où, donc, dans le lieu où ils se sont cachés, lorsque le grand messager, Muhammad, il, il, il a donc euh, entrepris Al-Hijra, l'immigration de la Mecque hein, vers Médine. Très bien, dans le coup al mekan Le, trois, le, le suivant, après cela, après le maf'oulbé, après le masdar, après le zaman ou le D'accord Maintenant, on va prendre le quatrième, c'est Al-Hal. D'accord al ou Al-Hal. Comme par exemple, si on prend cet exemple, Mutma'innan. C'est-à-dire, il va nous expliquer comment. Comment on a, on a fait cette salate Ad daytou salat khayashiyan, ubi amutma inan. J'ai accompli la prière avec tranquillité, avec sérénité, avec concentration, non pas tout en ayant l'esprit absent. Il y a un certain vieil hélas. Nous dire un fonctionne ou il y a combien de. L'insan doit essayer de réaliser le chouchoug du salat. Ah, ou lesquels t'achètes à faire salat? Il y humour. Tu dois prendre donc des causes tu dois entreprendre des causes telles que ce qu'on a dit réciter le Qur'an kareem et aussi tel que le fait c'est-à-dire de donner de l'importance à cette salade qui va venir hein, de, de se préparer pour cette salade que, pourquoi les gens ils vont euh, avant le, le, le c'est-à-dire le temps c'est-à-dire de l'adhan par exemple etc hein, avant c'est pour se préparer à la salade pour se préparer en lisant le Qur'an Karim et de se préparer Hein? et de se préparer, c'est-à-dire donc pour la, pour la salat c'est pour réaliser al khoshua Il y a beaucoup de pour réaliser al cest à aussi de s'éloigner des, des péchés bien sûr. Et tel de moulazamat atsakwa, et tel que talab al-ilm, et tel que zikr et tel de toutes les choses qui, et tel de refkas tu ne peux pas réaliser al khoshua alors que tu fréquentes n'importe qui, tu ne sélectionnes pas, tu ne veux sacrifier personne. Non, tu dois Uh, être soucieux de ar-rifqa salihah hein très bien uh, le donc uh, ici mutma'inn <'en> c'est al-hal il nous décrit al-hal <t 'en> il nous décrit <t 'en> l'état. Uh, comment j'ai effectué cela j'ai dit <'en> comment j'ai effectué cette salat ou bien j'ai accompli cette salat avec uh, tranquillité avec sérénité très bien euh C'est un adverbe de manière, un peu. Donc, si, si l'on veut traduire. <coughs> <coughs> Exemple. T'as-saddaktu bi ishrina elfen. tas ishrina elfen. Euh, ici, elfen. J'ai donné 20 000. 20 000 quoi euh, Donc, ici, elfen. Euh, plutôt. Ishrina meda. Ishrina elfen. دكور ا دوني 20000 ايسي تصدقت ب ربما عشرين ريالا او عشرين درهما او او عشرين, عشرين ماذا اما يميز لنا الفانو بريسيزي ها الفانو إل ماذا 20, ooo, albo 20 000, albo 20, kiedyś ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, Il est plus petit que moi en A, si on veut traduire, donc, rester proche de, donc, de, de la forme. Et il est plus grand que moi en science. Hein? Et il est plus, plus grand que, que moi en science. D'accord? D'accord? Donc là, c'est et Et on va revenir sur cela, Inch'Allah. Donc là, c'est, on cite aussi, donc, euh, le suivant. Donc le cinquième, c'était et Maintenant, le sixième qui est El Donc c'est pour marquer l'exception. Exemple, euh, J'ai aimé les gens sauf les vicieux. Hein, et les vicieux, ça comprend les, les mécréants, ça comprend les associateurs, les polythéistes, ça comprend aussi les innovateurs, ça comprend aussi les pêcheurs. Ill'Achrara mais leur euh, mal il est, donc euh, il est gradué hein, donc c'est pas le, la même chose on ne traite pas nous on ne traite pas le pêcheur comme on traite par exemple l'innovateur euh, non pas non pas comme on traite aussi le mécréant non pas comme on traite aussi le le monafiq nifaq aqadi ou le donc là on ne traite pas le musulman comme on traite le, le mécréant hein non nous on a al-wala' li, li'al muslimin wa al min al-kafirin. pour les musulmans et le désaveu par rapport aux mécréants. mais les mécréants on leur explique et on veut leur bien et on leur explique on les appelle à à la religion de vérité. Très bien. Donc ahbatun nas illa al ashrara illa al ashrara al ici c'est un istithna hein c'est mustathna hein D'accord? C'est Al-Mustatna. Et Al-Mustatna, il est comment? Il est mansoub Illa Al-Ashrara. Achbabtu na sa il Al-Ashra. D'accord? Et comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sura słudd Al-Asr, Wal-Asr ileńsem lefi khusr, Il l'a amanu, wa amanu salicha, tu assobił haklam, il y a une exception, que sont les gens qui ne sont pas dans la perte. Hein, et qui ne sont pas en train de perdre, ce sont ceux qui ont cru, hein, et qui ont pratiqué, et qui ont appliqué oh. bil hein, à Tawasi haqq, c'est-à-dire c'est-à-dire l'appel à Allah, hein, et à Tawasi aussi ils se, ils se sont partagés les uns les autres, aussi à badan. et non pas qu'on laisse les gens, c'est-à-dire chacun, il est en train de vivre sa souffrance à lui seul. Więc uwasi y y badum badan, uisabiru badum badan, uizakur badum badan. Donc, là ce sont des gens, c'est-à-dire, qui sont, c'est-à-dire, euh, sauvés. Hein? Les gens qui sont sauvés parmi, donc, les gens qui qui, qui ont perdu. Euh, très bien, al-mustatnar. Le septième, c'est ismou, euh, ismoula. Ismoula, hmm? comme lorsqu'on dit, la ta'ama fil dari. Il n'y a pas de nourriture, par exemple, dans la maison. N'y a pas de nourriture dans la maison. La ta'ama atamansub. La ta'ama fi d La fa'il khayr nadim. Hmm? La fa'il khayr Il n'y a pas un bienfaiteur qui serait malheureux. Il n'y a pas un bienfaiteur qui va regretter par la suite d'avoir fait le bien. là, D'accord Donc lorsque l'insane il veut faire le bien Al-Shaytan il vient lui dire Attention tu veux devenir pauvre hein, Tu vas perdre ton argent Tu veux devenir pauvre pauvre. Donc Al-Shaytan ya'iduhu al faqr Mais par, par contre il l'incite à al A commettre la turpitude La turpitude Et à commettre le péché et la désobéissance Hein? très bien la fa'ila ici fa'ila c'est ismoula et il est manso la fa'ila khayrin nadimou il n'y a pas quelqu'un qui fait le bien et qui serait perdant ou bien qui, qui va regretter cette chose très bien euh, et regardez l'état saoudien il a ouvert euh, c'est à dire l'initiative pour Euh, ceux qui veulent donner hein, donc de l'argent, dans leur pays, bien sûr, hein, ceux qui veulent donc, euh, contribuer pour leurs frères en Syrie. Hein, et l'État saoudien, quoi qu'elle dépense, elle est toujours au regard des hashrar, yani des, des pour employer le terme de tout à l'heure, de des hashrar, des malfaiteurs, elle est toujours, elle ne fait rien. Hein, elle, elle donne de son argent, elle fait da'wah, elle fait le bien, elle. Elle prend des positions pour les musulmans dans le monde. Elle fait des choses et toujours au regard des, des gens qui sont des vicieux, hein, elle ne fait rien. Toujours elle est vicieuse. Ils sont en train de la critiquer et de la détraccer. أما هناك يعني أناس لا يعرفون المعروف أصلاً هادو يعني حتالة لا لا يأتفتو إليه ها همهم ils ne connaissent pas le bien ils ne connaissent pas le mal ils ne connaissent pas le convenable ils ne connaissent pas le réprimable donc c'est pas étonnant qu'ils sont en train de de de prendre des positions fausses qu'ils savent être des positions fausses parce que يعني ياخذون مواقف Il y a al munada al munada usil li zal al jalal ya za al jalal wal ikram li khair le munifissant le généreux, guide moi vers tout bien vers le bien D'accord Vers tout bien. Za, ici, il est venu mensaube, parce que c'est un mounada. Hein? Il y a. Euh, donc, ikram euh, il est venu mensaube, et on va à, à revenir sur al-mounada, quand est-ce qu'il sera mensaube, et dans quel cas aussi il ne prend pas un nasb. al munada ici, il est mensaube. Très bien. Al-maf'oul min Mufu'l min min ajli, c'est c'est le complément qui, qui va nous préciser euh, Donc Al-il, euh, la cause Qui va nous, nous préciser la cause euh, Par exemple où on exprime, on formule, notre objectif Notre finalité, exemple il Et non pas Iqtarabzo, non pas pour chercher la, la dunia Il y a des gens qui vont aller travailler Dans un, dans une autre partie, euh, dans, dans une autre patrie, pardon, dans une autre patrie, dans un autre pays qui est, que le, le, leur, hein, ils vont souffrir, hein, yani, ils vont trimer, ils vont passer donc, euh, donc, euh, une vie pénible, hein, pour la dunya. Mais s'ils se sont dirigés vers la science, ça aurait été différent, ça aurait été une chose différente, hein. يعني يعني لس بحياتهم لس متعو بأوقاتهم وبحياتهم في العلم نقول لا اغتربت رغبة ها؟ رغبة فنوضح ليك صديق كسي المفعول لأجله رغبة مفعول لأجله. رغبة في مدى في العلم توصلة فنقول لا غيفي لأجل ماذا فعلت هذا الشيء إذن رغبة صيحة مفعول لأجله j'ai choisi l'étranger afin d'acquérir la science hein, afin d'acquérir la science tu te déplaces là où il y a la science pour apprendre la science et pour revenir la transmettre dans ton pays et euh, parmi tes, donc, ton pays ou bien tes, tes frères très bien et comme euh, lorsqu'Allah dit hein, ça, ça nous exprime Euh, à dire l'objectif la finalité il achète نفسه ابتغاء مرضات dans le sens du il vend sa personne. pourquoi pour hein? il va vendre sa personne. il va se sacrifier il va sacrifier sa personne. pourquoi pour que Allah subhanahu wa ta'ala la soit satisfaite de lui hein? ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ابتغاء سيئة نفعول لأجله ابتغاء مرضات الله تخيب يا معيكم رسك الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله يلشارش كوا الذين في قلوبهم زيغون كسك يلشارش يلسوذ المتشابه دابار <متزح> يلسوذ بالمحكم بالقرآن الكريم Et pourquoi? Il tira il cherche les troubles. Et il cherche quoi aussi? Il cherche de, de, de, de, de, à l'interpréter. Au lieu de suivre l'essence claire, ils veulent interpréter faussement. Ils ne veulent pas faire le bon ta'ouïd, qui est l'exégèse, qui est tafsir al, al les les érudits de la science, qui ont transmis cette science. Non. Lui, il veut faire Il veut prendre le livre et il veut. Faire l'interprétation par lui-même. Lui le pauvre, l'ignorant, il veut faire le ta'wil par lui-même. Très bien. Euh... Ouais, comme, comme le prophète il a, a dit aussi un exemple qui va nous expliquer le maf'ouli ajli, où il y a le ajli, dans cet exemple, dans, ce, dans cette formulation que le prophète a employée. Euh, Man qatala. Litakuna la ilaha illallah yal uliya Fahwa fisa bilillah Celui qui combat Pourquoi? L'itakuna kuna Voci li ajlimada Lita kuna la ilaha illallah yal uliya Fahwa fisa bilillah Celui qui combat pour La ilaha illallah C'est à dire pour aliantir le shirk Et pour rehausser et relever l'unicité voici le combat qui est fisa bilillah Voci le combat qui est voulu en islam et non pas un combat, c'est-à-dire pour arriver, c'est-à-dire à -dire un pouvoir ou à une chose. Mais, mais qu molière, Dieu, qu très bien. Afin que la nuclear, soit la plus haute. Très bien. Donc euh, on passe au suivant. C'est Al mafgulu ma'hu. Al-Mafu'lu Ma'awu Qui va nous expliquer Al-Ma'iya Le phénomène de Al-Ma'iya C'est-à-dire l'accompagnement C'est-à-dire que telle personne Elle est venue accompagner de telle autre euh, Exemple Ou bien avant de D'en de, de, venir à l'exemple On le mentionne après Al-Waw euh, Al-Ma'iya Pour signifier la compagnie, Ou bien en compagnie de qui On a réalisé l'action Exemple Hadara Al-Alimu Faites attention, « Wattalabeta. Il doit être mensoub, comme on est en train de le voir, ça doit être mensoub, parce que c'est un muf'oul « ma'ahu ». D'accord ?« Hadar al'alimu wa talabata » Parce que si on va dire « wa talabata » c'est un ma'touf, c'est pas un muf'oul « ma'ahu ». C'est un ma'touf. Yani Mais on a dit <shadar> al « Hadar al'alimu wa talabata » D'accord ?« Hadar al wa talabata » Vous pouvez ici. والطلبة التقدير هو والطلبة معه حضر إياي نشوزك محو فأسى المعيّة بس هو وسيد صبّد العطف بس قونا دي حضر العالم والطلبة سبور سينفيك أو نا لسونسدو والطلبة معه التقدير هو هذا أما لو قلت حضر العالم والطلبة je ne parle pas de de, de الماعri, je suis juste en train de citer euh, al-urf wa donc là c'est al d'accord c'est c'est al très bien euh, voilà Euh, après, euh, le, il y a Khabaru, Kana, Wa Akhawatiha, i on va prendre aussi Ismu Inna, Wa Akhawatiha, qui font A. Euh, exemple, Kana lbaladu Aminen. Hmm? Kana lbaladu Aminan Le pays était paisible. Comme la Syrie aussi. La Syrie. Hein? Ce pays était paisible. Et il était en train de, donc, ces gens, au moins, étaient en train de vivre mieux que maintenant. Hein? Mais les douas do alfiten, Ceux qui appellent au trouble, ils ont incité et incité ces gens au trouble jusqu'à ce que ce pays n'a plus la sécurité, jusqu'à ce qu'il a été détruit, jusqu'à ce que cette population, elle, elle fût détruite, hein, et donc euh, les, les villes ont été, euh, y a, ont reçu, donc, euh, des bombardements et ont reçu beaucoup de, de saccages, hein, Także, jak hmm w tym momencie, jak w tym momencie, jak w tym momencie, jak w tym vers le Midfayya, vers donc le, le char et vers le feu, il tient si ça allait, mais lui, il est toujours lui, il fait des doros et lui il est en train de se de vivre en touriste par exemple, comme l'arifi, il est une fois en Grande-Bretagne, une fois en Turquie, il est donc il est donc filmé dans des grands grands hôtels vraiment, il est en train de vivre une vie de luxe et le meurs il descend et fait khotba banaria o, il dit, j'incite la umma à nafir l'âme. Comme si, comme lui, il devait parler. De, donc, des questions du jihad. Les questions de ça ne se prend pas de ce genre de personnes. Les questions de jihad, c'est Walid Amr qui ordonne. Parce que c'est lui qui connaît quelle est la force qu'il a. Et c'est les grands savants qui qui, qui, qui se prononcent sur cette chose. et non pas n'importe qui. Hein? Lui, il insiste. L'arifi et d'autres, il, il, il insiste. Et il ne participe pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne participe pas. C'est qu'il fait partie de khawarij al Et non pas de, de khawarij qui vont participer avec soi et certains parmi eux, ils vont mourir. Hein? Non, il va juste inciter. Et lui, il est en train euh, d'inciter de, de, à la fitna. Et donc, lorsque cela se termine, il ne va pas donc, euh, se, donc, euh, regretter cela ni rien. Comme ils ont incité le peuple algérien, al-Qarni ou al, -qarni wa al و tym الحوالي وسلمان tym roku, w من الرؤوس w حرضوا الجزائر على tym وبعدها يعني ما ما w tym roku, a tym roku, w tym roku, w maintenant. هو هو ليس باء مشكله يعني هذ الناس الله المستعان الله عز وجل, يعني ان يعاملهم بعدله من يعملون من. sont en train de travailler pour qui الله اعلم, ah, الله أعلم parce qu'ils sont toujours en train d'inciter à al fitan Donc, de toute façon, le pays était serein, était tranquille, était paisible, était calme. Hein? Euh, aussi, il est mensou. L'éislade Zaynab n'est pas négligente. Zainab n'est pas insouciante ou négligente. Non, elle est plutôt Euh, attentionné par exemple le contraire de Mouhmila c'est attentionné elle est attentive et elle fait attention hein, et non pas qu'elle est négligente qu'elle euh, oublie les affaires de la maison et elle laisse les choses dans le désordre mais plutôt elle est euh, attentionné il est venu comme dans l'exemple comme dans l'exemple certes le polythéisme est une est une injustice énorme hein يعني الشرك انت et tu lui donnes un associé subhanallah Allah takhayyi et tu lui donnes un associé parmi les hommes ou parmi les anges ou parmi les arbres ou parmi les les idéologues hein? ou parmi les idéologies ou parmi les pierres hein? ou parmi les idées hein Ou bien la science elle-même ou une chose, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est pas la science qui t'a créé. C'est pas Darwin qui t'a créé. C'est pas celle idéologue. C'est pas tel arbre. C'est pas tel astre. Hein? Hein? Pour les gens de, de l'horoscope et ainsi de suite. Wallahu al as-salam inna shirk al-dulmun adhim. Al shirk ici il est mensonge parce que c'est un ism de inna et aussi ka'anna anna kharidan. Hein? Qu'anna qui est parmi les ahwaz euh, de inna Ka'anna Khalidan Asadun. Khalid i Bnewahid, for example. Asadun. D'accord? Asadun. Khalid est semblable à un lion. Comme si c'était un lion. D'accord? Watabi uli lmansobi. sobi? Ce qui dépend d'un autre Ce qui va dépendre d'un nom mensob, sera lui-même aussi <coughs> I co są 4 choses? un Le qualificatif, ein, tel que Akram tu al muaddaba. J'ai uh, gratifié, ou bien j'ai récompensé l'élève poli. D'accord? Akram tu taliba. Ayyy talib. At talib al muaddaba. D'accord? Al muaddaba, c'est un naatu pour ataliba. Très bien. Alors que "al-taliba" c'est un maf'ul bihmansob. Al atfu, tel que. تعلمت التوحيد والفقه wa ta تعلمت Takalam tu l'aqidata. Takalam tu l'aqidata wa lfiqha. D'accord? J'ai appris la croyance et le fiqh. Hein? Ou bien j'ai appris le monothéisme et le fiqh. J'ai appris la croyance et le fiqh. Donc ici, tawheeda, il est mansob. Et le martof ale, le martof ale, qui est alfiqh, il est mansob aussi. Parce que il est martof ale, mahou mansob. Très bien. Taukidu, tel que hafiztu كله، qurana kullahu ou ah, par exemple, ou thlutahu ashrat ahzab min, par exemple, hafiztu كله qurana kulla, kulla ici ah, uh, c'est un uh, taukid kullahu, ah, c'est un pour insister sur qu'est-ce que j'ai appris est-ce que est, je l'ai appris en entier ou bien la moitié hein, ou bien le un tiers ou bien dit li ou bien une sourate et tout, c'est un bien. Apprendre, donc ce que tu peux, c'est un bien, c'est un grand bien. C'est un grand bien d'apprendre la parole d'Allah. Et aussi, ta'ala dire, aussi Ahbabtu nous احببت الصديق c'est un بدل c'est un par rapport à Parce que c'est un Et Aba Bakrin m'bdelun. D'accord? J'ai aimé le véridique Abu Bakr. Le véridique qui est Abu Bakr. Très bien. Très bien, donc là c'est, euh, on a vu, c'est, euh, on les a vus, euh, donc d'une manière qui est maintenant, on les a énumérés. Euh, L'auteur va nous introduire, va nous introduire maintenant dans Beb al-Maf'ouloubi. Beb al peut-être qu'on va nous arrêter pour entamer. Euh, ce détail la prochaine fois parce qu'on on vient de terminer parce qu'il a énuméré les al l'Asma et maintenant il va prendre le premier parmi les Mansoubât l'Asma pour le, donc, euh, donner plus de détails sur, sur ces choses Subhanak ashadu ilaha atubu